Unité 3, leçon 3, séquence 8, des habitudes différentes. C'est une âgée Ouais C'est qu'un requin Désolé, e Et troisième u x Sylvain, n toi, g il est 8h15. Je voudrais voir plus belle la vie. C'est quoi Une série. La série préférée de ma grand-mère. Elle adore. Moi, je n'aime pas du tout. Mais ce soir, il y a un bon film. À quelle heure Attends. À dix h e e et demie. u r s Oula, c'est tard. Demain, je travaille à huit h e e u r s C'est moi. Tu vas où Prendre une douche. Ah non. Toi, tu prends ta douche le matin. Ou alors, tu attends. Ok, ok. J'attends. Qui est dans la salle de bain C'est moi Oh non. Monsieur Dubrook, vous avez de la confiture de fraises. Non, merci. Je n'ai pas très faim. C'est ma confiture. Avec les fraises de mon jardin. Mamie, il ne prend pas de confiture. Moi, le matin, je prends juste un café. Juste un café C'est pas bien, ça. <rire> il y a aussi de la confiture de cerises. Avec les cerises de son jardin. Mamie, arrête! Il prend juste un café.